geux sans répit gra le à guitare Renément de fond de nuit toute ma mémoire sans savoir que roule en moi unfleu de détresse netre sous l'ordre doit main pouris jeunesse achras yechras yechora za Avec plus de flammes Afin de couvrir la boîte Qui dit à mon âme Où as-tu mal Pourquoi as tu mal à ta mal à la tête Me bois un peu moins Aujourd'hui tu boiras plus demain Et encore plus près de ma écrasse. Je veux rire et veux chanter sous le map. C'est qu’avec moi je travaille'aller apportez moi du vent fort' que Le vent des livres vers vers moi encore pour que je m maniivoe Des choses. Ishmogam nogaras, deshaaras, ish nogam nogas, de guitare à ma pensée, j'attends problème en soi, m'expliquant la vanité de notre existence, que vivons -nous? pourquoi vivons -nous? qu'elle est la raison d'être trop tu vivs bonn'aujourd'hui tu seras mort demain plus ça paraît da da da da la ech ech raz ech raz ech mon autre mon ma... autre ras quand je suis assez vraiment faible encore blelo valo bu por ssc avoir shrinki raison mais non dans je je le redonne et razu shor az shnod mnoderas et razu shor az shnod no